2016, on va passer une heure ensemble pour toute l'actualité high-tech de la semaine avec tout à l'heure Victor Jakimovic. Et pour cette dernière avant les vacances, non pas de quoi je maille, mais de l'apparition de Victor, il va nous faire une petite sélection de produits nomades à emporter pour et pendant les vacances. Euh, David Noguera nous rejoindra aussi tout à l'heure de la rédaction de 01net.com et avec David, on va faire le point sur tous ces objets qui nous permettent de nous déplacer plus vite en ville. Grâce à l'électricité, que ce soit les roues, que ce soit les overboards, les euh, trottinettes électriques aussi Comment choisir son appareil électrique euh, Voilà. Est-ce qu'il y a des, euh, on va dire des précautions à prendre On sait qu'il y a eu certains problèmes avec euh, des batteries d'overboard On verra tout ça tout à l'heure avec David Noguera Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de De Quoi Je Me Mêle qui vous attend Soyez les bienvenus De Quoi Je Me Mêle sur rmc.fr et 01net TV Et on commence donc par le club de la presse Haïti. Est-ce qu'ils sont déguisés avec des maillots pour soutenir l'équipe de France pour la finale Ouais, France-Portugal les amis Eh bien non, même pas. Alors là, je suis complètement déçu. Euh, cela dit moi non plus hein bonjour bleu. bonjour <rire> bonjour Christophe Joly bonjour ravi de retrouver Christophe euh, rédacteur en chef de Metro News et Jean-Marie Portal bonjour François Jean-Marie qui a décidé de ne plus mettre de veste voilà la version noire là je, je m'adresse à tous ceux qui sont avec nous en audio simplement hein. vous savez qu'on vous fait vivre aussi en audio ce qui se passe en vidéo et voilà et Jean-Marie je fait bon t-shirt voilà tout nu Et tout broncé. Euh, on va commencer par euh, l'actu qu'on a pu lire cette semaine sur Metro News. Christophe et cette histoire incroyable euh, concernant Apple qui aimerait, enfin qui souhaiterait que lorsqu'on est euh, ben, en plein concert, on ne puisse plus prendre de photos ou de vidéos ça. avec ça, son smartphone. Et ça vous scandalise visiblement, on en a parlé juste avant et euh, voilà, vous en êtes ulcéré. le serré. Effectivement, Apple a validé un brevet qu'il a déposé en 2011 qui permettrait via des, des signaux infrarouges de perturber le signal infrarouge de votre téléphone, de votre Smartphone en l'occurrence, qui vous empêcherait de filmer ou de prendre des photos, effectivement. Alors, c'est globalement à la demande des artistes qu'Apple travaille sur ce dossier, notamment d'Alicia Keys, qui s'oppose à ce que les gens puissent filmer pendant les concerts pour non, mais... retrouver des morceaux de ses prestations. Keys, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, mais elle est folle, celle-là C'est pas possible. Et d'ailleurs, lors de ses concerts, désormais, il faudra mettre ses téléphones dans une petite pochette en plastique avant d'assister à ses concerts. Par ailleurs, Adèle, récemment, vous, vous rappelez, en guirlandais oui. une spectatrice à l'un de ses concerts en lui disant Regardez profiter de mon concert plutôt que de le regarder par procuration. Alors, ceci étant, moi, récemment, j'étais un Concert et je filmais et je me suis trouvé con. Je me suis dit mais finalement que je range mon téléphone, je suis là pour assister à un concert et pas pour le filmer. Alors ceci étant dit, ça m'a pas empêché de le faire quelques minutes. Donc je n'ai été con que quelques minutes. Bah après, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est mais... truc. C'est vrai que c'est con de, de, de filmer un concert alors qu'on est devant son et arbre, etc. Ça sert, bon. Bah on peut dire que ça fait un souvenir et qu'on peut dire bah voilà tiens de temps en temps j'y étais. Et je... bah, ce qui me surprend c'est de voir parfois des gens filmer. Beaucoup, beaucoup. beaucoup Oui, beaucoup, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui peut se ce que je trouve dangereux, c'est qu'on, enfin a... que quelqu'un ait l'idée de nous interdire de le faire. C'est ça qui, est, qui, qui me fait bah, un est peu le, peur. C'est le contrat éclair dès le début. C'est ça aussi. Hein. Vous achetez un billet, vous savez que vous ne pourrez pas filmer, vous y allez, vous n'y allez pas. C'est votre libre appréciation. Alors, il y a oui. des groupes qui ont la démarche inverse. Hein. Radiohead, par exemple, invite au contraire euh, ses fans à filmer les concerts, à les poster sur des mais plateformes. bien sûr, mais parce que ça, sert, ça sert de promo aussi incroyable. Ça et C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les grandes salles de spectacle, vous avez du wi partout. Moi, j'étais à Bercy il a pas longtemps. Et vous avez du wifi partout qui marche super bien, même quand le, le, le concert est, est complet. Et c'est formidable parce que vous pouvez en échanger des tweets, euh, enfin envoyer des se vidéos, on de un des concert choses comme de ça. Donc euh, par nature. Et bien euh, sûr, ouais, c'est ouais. pas parce que vous allez envoyer une vidéo, vous n'allez pas aller voir un artiste en concert. Pour Bref, pour je suis énervé y là, y Jean-Marie. Voilà, ça commence. Oui, bien. oui, oui. Enfin, ceci dit, sur les billets, en principe, il est bien clairement indiqué que vous ne pouvez pas avoir d'appareil d'enregistrement. Il se trouve qu'aujourd'hui, les smartphones c'est des appareils euh, qui permettent d'enregistrer euh, très facilement et en assez bonne qualité. Donc, Donc, euh, ils cherchent à trouver la parade. Donc, euh, je dirais qu'il y a des bas, mais euh, voilà. Ouais. Mais bon. rien ne vaut, euh, de toute façon, le concert. Alors, pour l'instant, tout ça n'est pas validé. Non, c'est ce, pas, ce pas validé. Non. Non, ils rumeurs, ont validé le brevet, etc. donc ils peuvent le faire désormais. Voilà. Reste à savoir si ce sera mis en œuvre ou pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'Apple essaie véritablement de, de, de, de charmer les maisons de disques. On le sait avec Apple bah, Music, bien, etc. Oui. Euh, voilà. Bon, il faut, il faut surveiller ça de près, quand même. Autre news concernant Apple. Oui, concernant Apple, là, pour le coup, il s'agirait, euh, pour la marque, de faciliter l'utilisation de ses smartphones avec une seule main. C'était l'idée initiale de Steve Jobs hein, qui voulait que les smartphones puissent être utilisés avec une seule main, d'où sa réserve sur les grands écrans, notamment sur les iPads, ce qui est devenu les iPads ou les, les, les tablettes. Il s'agirait, là, pour le coup, d'un brevet qui permettrait, en fonction de l'endroit où se trouve le, votre pouce, selon que vous utilisez le téléphone avec la main gauche ou la main droite quand je parle en, en position portrait donc oui. vers le haut à la verticale et là pour le coup les, les boutons de raccourcis s'afficherait du bout compté du pouce et je trouve que c'est plutôt malin c'est entre guillemets tout bête sur les S6 par exemple ou les S7 on a cette cette fonction qui permet selon qu'on utilise le téléphone d'avoir des les favoris sur, le, sur la tranche gauche et bien là ce serait la même chose avec les iPhones c'est à dire que vous aurez les boutons de raccourcis soit gauche soit à droite selon que vous êtes gaucher ou droitier je trouve que c'est pas mal parce que les écrans ont tendance à s'agrandir effectivement quand on insiste plus tout faire avec une seule main c'est pas forcément évident, surtout quand on a les petits doigts, et euh, voilà, donc c'est à, à suivre, moi je trouve que c'est pas mal, c'est pas une révolution, mais malgré tout ça peut faciliter la vie au quotidien. Qu'en penserait Steve Jobs Il serait content, oui, Parce je que pense. tout se sert avec tout, oui, selon oui, oui. lui, une seule main devait suffire à utiliser le téléphone. Le, le problème avec le 6+, c'est ceux qui ont une petite main, il faut déjà que la main atteigne l'écran, donc voilà, euh, c'est bien gentil leur bouton de raccourci, mais... Euh, exactement, enfin bon... Euh, on enchaîne avec, euh, tiens, les Pokémon qui ne sont pas morts, qui sont toujours là, qui ont encore des millions et des millions de fans, et eh bien les Pokémon arrivent sur mobile. Et ils arrivent sur mobile, alors pour l'instant ils arrivent aux états unis en Nouvelle-Zélande principalement, et en Australie également. La nouveauté c'est que les Pokémon utilisent la réalité virtuelle. Nintendo a travaillé avec une boîte qui permet de jouer à, à ce jeu, alors moi qui me parle assez peu, et c'est pour moi relativement ancien, mais l'idée c'est d'utiliser la caméra, le capteur de votre téléphone, et d'utiliser l'environnement dans lequel vous vous trouvez, de devoir attraper ces petits bonhommes pour jouer à ce jeu les fans attendaient ça de, de longue date et visiblement ça va cartonner dans les pays où c'est développé pour la France c'est pas encore euh, disponible ça peut via une boutique cachée sur les euh, Android. Sur les iPhones, ce n'est pas encore disponible. Mais évidemment, c'est très, très attendu. Ça semble fonctionner hyper bien. Donc, on en reparlera bientôt. Et puis, il faudra tester, effectivement, d'attraper ces petits bonhommes dans, dans la rue, dans les endroits où vous trouvez. L'intégration est parfaite. La fluidité est bonne. Les gens qui ont joué à ça semblent très convaincus. Hein, voilà. que le jeu est gratuit. Euh, c'est le début d'une nouvelle histoire hein, pour Nintendo, qui a toujours été réticent à sortir ses mmh. jeux Et, et on va dire sa licence forte sur mobile. Euh, et on voit qu'avec le nouveau PDG, ça commence à bouger. Euh, peut-être qu'ils qu n'ont pas d'autre choix fait, que de, de oui. bouger sur ce point. C'est sûr, c'est sûr. Ils sont sûr. un peu malmenés sur les consoles. Les Pokémon arrivent, peut-être que demain on aura Mario, etc. Enfin, toutes les, toutes les stars de Nintendo sur mobile. Euh, le, on voit qu'il n'y a plus de projet de console portable hein, pour Nintendo. Aujourd'hui, la console non. portable, c'est le mobile. Donc, il faut qu'ils qu intègrent ce business. Qu'ils prennent le train en marche. Forcément. Euh, un petit ordi pour jouer à Tetris Ouais, petit, il pèse 500 kg. Donc, il est relativement lourd. Petit, un euphémisme. C'est un Américain qui s'appelle James Newman qui a... Ah là là. Alors, oui. si vous êtes avec nous en vidéo, vous pouvez le voir, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Oui, c'est assez impressionnant. Hein. Cet ordinateur mesure 10 mètres de long, 2 mètres de haut. Donc, il pèse 500 kg. Il est doté de 40 000 transistors et de 10 000 diodes électromagnétiques. Et il est capable de faire une addition. Il est capable de faire une addition et surtout de jouer à Tetris. Il a fallu 4 ans à cet homme pour le construire. Son idée, c'était de montrer euh, comment fonctionnait un ordinateur, là. Effectivement, là, pour le coup, c'est à l'échelle 1 presque qu'on qu peut le voir. Il espère, c'était juste pour jouer à Tetris hein, et rien d'autre que ça, il espère qu'un musée le récupérera pour pouvoir l'expliquer, expliquer euh, dans question euh, pédagogique comment ça marche. À quoi à 30, 30 ans en arrière, 30-40 ans en arrière. Oui, ouais, ouais, une, ouais, une bonne Carrément, trentaine d'années. Ouais. C'est fou. Voilà, donc euh, c'est étonnant comme défi, mais il fonctionne. Donc il peut jouer à son. Euh, <rire> on, on peut le faire une si Game Boy par vidéo, Il y a un gars, voilà. Il est en train de jouer à Tetris avec un énorme ordi. Bon, 500 un kilos au salon. Compte, hein. Hein, quand même, hein, pour que ça, ça fonctionne. Il a quand même fallu 4 ans pour le construire. Bon en plus, il est bidon. Il sait même pas jouer à Tetris. Il mmh. fait n'importe quoi là. Franchement, moi ça me stresse ça quand on joue mal à Tetris. Je vous le dis tout de suite. Hein. Là c'est. <rire> moi vous savez ce qui stresse François. Ah non non, mais attendez moi pendant pendant l'été là bientôt je vais ressortir à mon Game Boy et je vais me faire des Tetris les amis. Hein. Ouais, on faire quand quand des top. applis sur téléphone si vous voulez, c'est Non mais sur Nokia. Alors juste un truc, vous savez quoi, moi je suis Un, je suis un, un fou de Tetris, mais sur mobile, euh, je, je, je trouve que c'est moins bien. Ah je trouve bon que le tactile euh, est, est, est beaucoup moins agréable pour manipuler en fait toutes les figures de Tetris que euh, la petite croix de la Nintendo, quoi. Ça n'a rien à voir. Enfin bon, moi, on... Désormais, on en sait un peu plus sur François ici. C'est passion. Alors, Christophe, vous, votre passion cachée, c'est le jardinage, on le sait très bien. Mmh. Et le potager, plus particulièrement. Voilà. Alors là, on, on s'est penché sur un objet qui a été créé par une boîte, imaginé par une boîte américaine qui s'appelle Grow and Click. L'idée, c'est pour, pour, de permettre à tous ceux qui n'ont pas la main si je verte de faire ça. C'est plutôt click and grow, visiblement. Parce okay. que sur la, sur la boîte, il y a écrit « Je dis ce que je veux. <rire> Et voilà. voilà. Donc, Et je, euh, je vous embête, lesquelles... en plus. <rire> Donc, l'idée de ces boîtes américaines, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas la main verte de pouvoir euh, planter de, dans leur appartement, d'avoir des, des plantes vertes. Et en fait, euh, bah, ce produit permet de tout faire. Il coûte assez cher. Hein. Il coûte On 60 euros. On peut faire vraiment pousser... Tout Type de plantes Non, pas tout type de plantes. En fait, vous achetez des petites galettes, <rire> des petites galettes végétales. Si vous voyez ce que je veux dire, <rire> ça va en intéresser ça plus d'un. C'est bien votre truc, Clicago. <rire> non, en fait, vous allez acheter des capsules végétales, euh, ouais. par exemple, origan, des tomates cerises, de la sauge ou de la, des fraises des bois. Donc, ça se mange. Chanvre. Voilà, après, vous pouvez fumer si vous voulez. Vous en ferez ce que vous voudrez. Vous mettez ces galettes dans ce, dans ce boîtier. Vous mettez de l'eau et le couvercle, donc on dit, il y a des capteurs qui vont indiquer quand est-ce qu'il faut mettre de l'eau. Pour vous c'est ces qui a oui, développé oui ce petit, oui, ce qui petit qui capteur oui. voilà qui, qui a, a été inventé d'ailleurs c'est le Nespresso du jardinier quoi c'est un, un petit peu ça, ça. Ouais, c'est un peu ça, c est, c est un peu Chérie, ça achète des capsules de tomates, on en a plus ouais. Et en fait, les, les, plantes vont bien pousser parce qu'il, euh, il est doté de l'aide, de l'empalade pour, euh, simuler le simuler, jour. Voilà, simuler ça. le jour. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit alimenté en permanence. Donc, c'est relativement énergivore puisque la facture d'électricité, euh, se monte à 2,50 euros par, non, par an. Donc, ça va. 2,50 oh, euros va, par non, an. Non, si, on a, si on a, si on a ce, ces, légumes, ça peut être sympa. Hein. En revanche, le, le, produit coûte 60 euros et les galettes végétales dont j'en parle coûtent une vingtaine d'euros. Ça dure entre quatre et six mois. Donc, je trouve que c'est relativement cher. C'est sympa. Euh, et En France, hein, Et ou Oui, euh, bah, en fait, vous pouvez l'acheter euh, sur internet. Il faut internet. penser à arroser. Et il faut penser à arroser évidemment. Non, non, mais parce que, que c'est ça playback. le problème des plantes, on ne va pas se mentir. Oui, mais vous serez alerté. Vous serez alertés, Voilà, on sera, foglo. on alerté. Voilà, c'est ce qui est a. c'était l'idée du truc Christophe de dont on a parlé à l'instant. Voilà. Donc ça s'appelle euh, mm. grand Click ou Click and Grow. Je vous laisse le choix de l'ordre dans lequel vous voulez le dire. Merci beaucoup, Christophe, Merci, rédacteur en chef de Metro News. Et on va maintenant jeter un œil sur le nouveau numéro de 01net Mag. C'est le numéro d'été, celui-ci Ah bah oui. Eh bien voilà. Euh, en kiosque donc actuellement, passer à l'heure d'été 30 idées d'activités geek et ludiques près de chez vous et on va s'intéresser au petit Bobo. Parce que c'est vrai que les vacances c'est bien, mais quand on a un petit Bobo, euh, il faut se soigner. Et pourquoi ne pas se soigner en achetant sa pharmacie sur Internet alors ah plus exactement, ça... Para -pharmacie, oui, plutôt parce que les, plus les que, crèmes bronzantes, plus etc. Plus les petits bobos, c'est vous êtes en train de faire vos bagages, euh, la crème solaire, tout ça, bah, toute cette trousse de voyage, euh, bah, il faut la faire aussi. Et, euh, et puis si vous êtes un petit peu pressé, bah, une bonne façon de, de, de la remplir rapidement et sans vous embêter à courir à, à la parapharmacie ou au, au supermarché, c'est euh, les parapharmacies en ligne. Il y a une grande marque d'hypermarché en ce moment qui se fait beaucoup de pubs autour de l'ouverture de ces parapharmacies en ligne, Leclerc, pour ne pas les citer. Sauf que ce n'est pas les seuls, ça existe depuis quelques temps. Nous, on s'est posé la question déjà de savoir si on pouvait faire confiance à ces parapharmacies. Alors, euh, oui Oui, oui, parce que euh, ce sont euh, ce sont de vraies parapharmacies physiques encore euh, aujourd'hui derrière. Donc, on a plusieurs typologies. On a soit des, des parapharmacies qui ouvrent leur site Internet, mais on a aussi des sortes de marketplaces euh, un petit peu à la Amazon où euh, plusieurs parapharmacies vont se regrouper euh, pour vendre leurs produits en ligne. Ça leur évite de monter leur site. Euh, bon, des marketplaces, on va dire, euh, spécialisés. Après, la question quand même qu'on se pose, c'est est-ce que je vais faire des... Économies. Oui, parce que c'est, on va dire, le, le seul intérêt d'acheter sur Internet. Parce que si on va dans la pharmacie du coin et qu'on qu peut acheter tous ces produits au même prix, ça n'a pas de sens, Internet. Voilà. Alors, on va dire que, oh, vous, de toute façon, vous n'allez pas les payer plus cher qu'en parapharmacie, c'est-à-dire que les, les prix oh, ça pratiqués... Co ça commence mal, euh, Jean-Marie. Oui, mais vous allez voir comment, avec une belle pirouette, je me rattrape. Que vous n'allez pas les payer plus cher qu'en magasin. Généralement, les parapharmacies, les produits qu'elles vendent en ligne, elles pratiquent les mêmes prix qu'en magasin. Mais, mais, lorsque vous achetez vos, vos produits, euh, vos crèmes solaires, etc., généralement, vous allez les acheter à côté de chez vous. Là, avec Internet, bien évidemment, vous pouvez faire jouer la concurrence et donc aller à la parapharmacie la moins chère. Et, et le fait est que si vous achetez une dizaine ou une vingtaine de produits, je ne sais pas, selon votre si, selon gourmandise en produits cosmétiques, vous allez pouvoir, d'une parapharmacie en vous ligne à l'autre... Vous êtes en train de dire que je mets de l'antiride, c'est ça Non, vous êtes très beau, François, ne touchez à rien. Euh... Bon, j'ai arrêté le produit pour avoir des cheveux, ça c'est... Oui, ça c'est plutôt en pharmacie. Vous avez bien fait. <rire> Attention, Christophe. Attention. Attention. Vous. Donc, je vous disais, sur la, nous, notre panier avait une dizaine de produits, euh, d'une parapharmacie à une autre, on arrive quand même à 10 euros d'écart. C'est pas négligeable. Après, ça veut pas dire que certaines parapharmacies sont vraiment moins chères. Simplement, il faut vraiment comparer parce que sur un produit, l'une va être moins chère sur un autre produit, etc. Donc, il faut faire la balance et puis aller à la moins chère. Mais par exemple, la pharmacie Lafayette, qui a été une des premières pharmacies, d'ailleurs, en ligne, est fidèle à sa réputation et on oui, note prix, Notre je panier, notre panier de huit produits. On arrive à 44 euros. Euh, alors qu'on va dire qu'ailleurs, comme euh, aux pharmacies Leclerc, pour ne pas les citer. Ah oui, il y, y a même Leclerc. Et eh oui, c'est vrai que Leclerc euh, oui. euh, s'est lancé dans la oui. parapharmacie, même dans ses magasins Exactement, physiques. Exactement. On arrive à 54,81 euros. C'est-à-dire ah ouais. là, pour le clou, qui est le moins cher, comme dirait euh, notre cher Mais Edouard. C'est intér intéressant de voir que Leclerc, finalement, euh, voilà, comique, moins sur les prix dans sa parapharmacie, parce qu'ils sont plus oui, chers. Oui, alors, à la décharge de Leclerc... Bon, c'est pas pour leur faire de la pub. Si vous êtes un fidèle des, des hypermarchés Leclerc, que vous avez la petite carte de fidèle Leclerc, ouais. euh, les achats que vous faites en parapharmacie sont comptabilisés, vous, vous savez, dans vos points fidélité. Ouais, mais et vous récupérez avis. 20 à 30% en bon d'achat Leclerc, en ouais. ticket Leclerc. Enfin bon, c'est euh, la cambouille Leclerc. Il faut vraiment être un fidèle de Leclerc. Là, en l'occurrence, l'avantage la, d'Internet, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller à la parapharmacie para qui est en bas de chez vous, qui n'est pas forcément la moins chère, mais vous pouvez donc aller... Euh, Sauf chez, que Lafayette ne livre pas. Alors voilà, alors ça c'est un autre point quand aussi, Internet, toutes les parapharmacies ne livrent pas, alors quand euh, elles livrent il faut bien évidemment rajouter des frais de livraison, donc c'est aux alentours, on va dire en moyenne aux alentours de 3 euros, après vous avez des parapharmacies qui ne livrent pas, mais en fait c'est aussi un avantage parfois, parce qu'imaginez vous êtes euh, sur le, le jour du départ ou la veille du départ, vous avez dit ah, je fais mon truc en ligne, mais sauf que le temps de la livraison vous êtes déjà parti, enfin vous voyez le truc, là... Vous pouvez choisir, en fait, la pharmacie où vous allez vous faire livrer. Donc, petite astuce, vous faites votre trousse de toilette, vous vous la faites livrer sur votre lieu de vacances, et en plus, vous n'avez même pas à vous la trimballer dans les bagages. Donc, euh, gain de place, gain de temps, euh, et... Euh Non, ça vous plaît pas, Christophe. C'est si, si, si, si, ne si, pas si. Il, il bon, Christophe. C'est bien quand même, Jean-Marie. <rire> franchement, il a les bons arguments, quoi. On se, reste, on se laisserait presque avoir. voir. Voilà, c'est cool. Alors après, il euh, y a la question des produits. Est-ce que vous allez trouver tous vos produits favoris dans les parapharmacies Pas C'est-à-dire qu'il y a certaines marques aujourd'hui qui, euh, c'est un peu comme les parfums, euh, ont des réseaux de distribution bien précis, veulent pas en sortir, etc. Ceci dit, ça pourrait évoluer parce qu'il y a une sorte de jurisprudence. Là, il, y a, il y a déjà oui. un, une marque qui s'est fait taper sur les doigts euh, par la justice, qui a été obligée d'ouvrir en fait sa distribution à, à toutes les parapharmacies. Donc, euh, ça devrait évoluer. Ceci dit, euh, on va dire que les chez certaines parapharmacies, avec euh, entre autres, par exemple, Doctypharma avec plus de 12 000 produits référencés. Si vous trouvez oui, pas votre bonheur, c'est vraiment que vous le faites un petit peu exprès. exprès. Et ah. attention, pas de médicaments. Hein. Là alors, attention, pas... pas de médicaments, Il y sauf... Même pas de... du Doliprane, je crois. Hein. Alors, alors... Dans une parapharmacie, non, une parapharmacie n'est pas une pharmacie. Mais il se trouve que certaines pharmacies font... Enfin, la plupart des pharmacies oui, font parapharmacie. Para para -pharmacie. oui, oui, oui. Et vous avez certaines pharmacies... Peux acheter du Doliprane sur Internet qui... Vous pouvez acheter du Doliprane sur Internet pour peu que vous vous adressiez à une pharmacie en ligne. Qui fera la parapharmacie. Et qui fait aussi... Et donc, au passage, vous en profitez de pour coup. remplir votre... votre panier. Et par exemple... Aux pharmacies Lafayette, vous pouvez euh, acheter euh, des médicaments, d'accord, pas sur ordonnance par contre. Hein. Oui, donc là, euh, si on a une ordonnance, c'est débile parce qu'on ne se sera pas remboursé. Voilà, et Shop Pharmacie, alors qu'il y un qui y pas un site français, qui est y une euh, parapharmacie, une pharmacie euh, hollandaise, c'est pareil. Vous pouvez acheter votre Doliprane, euh, etc. Et on est en... on est au sein de la communauté européenne, donc il n'y a pas de risque. C'est tout à fait euh, oui. tout à fait sérieux. Euh... Enfin, vérifiez bien avant d'acheter des médicaments sur Internet parce que voilà, on est pas à l'abri de contrefaçon, ça peut être dramatique parce qu'à partir du moment où vous tombez sur la contrefaçon, euh, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le médicament quoi. et c'est des choses que vous ingurgitez qui vont voilà, avoir un impact sur votre organisme. Ne prenez pas du vieil gras de contrefaçon, ça, je, je vous laisse euh, le choix mais <rire> je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En effet. Surtout qu'il y, y a un site qui a ouvert, qui est y un site anglais euh, qui lui pour le coup est tout à fait sérieux, euh, qui alors je ne me souviens plus du nom mais vous le trouverez dans 01 net le prochain, oui. Oui, le prochain, euh, qui justement vous permet euh, soigner les petits bobos sexuels, donc si vous avez une petite panne de ceci, une petite panne de cela, ou besoin de contraceptif euh, et que vous n'avez pas envie d'aller voir mmh. le médecin, vous pouvez vous faire délivrer une ordonnance en ligne qui va être faxée ou envoyée euh, par courrier à votre pharmacie, vous pourrez récupérer euh, vos médicaments. Un, un, une dernière petite astuce, oui. une fois sur place, euh, si vous cherchez un produit particulier, vous savez pas où le trouver, il y a un site qui s'appelle pharmanity.com. Et avec lui, vous mettez la référence de votre produit, et il vous indique euh, où vous allez pouvoir le On trouver pouvoir autour le trouver. de vous. Donc petit. ça, une fois sur place, c'est assez rigolo. Oui, surtout pour certaines personnes qui ont besoin de médicaments peut-être plus compliqués à trouver que d'autres. Voilà. Merci Jean-Marie. Merci François. Voilà, à retrouver dans le 01net Mag, actuellement dans les kiosques les amis. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel Et c'est toujours de quoi je me mêle. Victor Jakimovich me rejoindra dans quelques instants pour sa sélection de produits high-tech pour l'été. Mais auparavant, je suis ravi d'avoir David Noguera à mes côtés. Salut David. Bonjour François. Journaliste à 01Net.com, David est spécialiste de plein de choses ici, d'objets connectés, mais aussi de tous ces euh, petits appareils qui nous permettent de nous déplacer plus rapidement euh, dans, quand on est dans une ville. Euh, rouler sur un trottoir ou euh, de manière très sécurisée sur le côté de la route euh, Et bien tout ça c'est euh, on va dire les piétons électriques On sait pas trop comment appeler ces, ces produits de mobilité électrique, c'est ça C'est exactement, ça, les produits de mobilité 2.0 euh, tout, <rire> voilà, tout, tout ce qui nous aide à nous déplacer Et c'est vrai que c'est une véritable mode Et vous avez été très nombreux à, à nous demander justement de faire un sujet là-dessus Comment choisir son overboard, sa roue électrique, son vélo électrique, sa trottinette électrique euh, On va essayer un petit peu de défricher le terrain maintenant David Tout à fait. Euh, déjà, c'est un marché qui prend de l'ampleur. On se rend compte qu'il y a de plus en plus Exactement. de produits. Exactement. Euh... Baisse des prix de pas mal de catégories, ce qui ouais. explique du coup que les gens commencent à s'y intéresser aussi, avec euh, des produits qui ont fait le buzz, euh, alors plutôt sur les fêtes de fin d'année, un buzz positif ou négatif euh, pour certains produits, parce que c'était les fameux « overboards ». les batteries qui, qui cramaient. Qui prenaient hein, feu, vrai. voilà. Les États-Unis y qui les interdisent euh, dans les avions, dans les salons, etc. Donc... Euh, Soucis dont on a testé des modèles qui étaient quand même pas mal, notamment celui qu'on voit à l'image qui est un produit Moveway. Alors, c'est vrai que c'est un produit qui était fiable, mais qui du coup coûtait cher, euh, près de 700-800 euros. Donc, on se disait à l'époque, bon, bah après tout, c'est le prix à payer pour avoir un produit fiable, pourquoi pas? Sauf que même à ce niveau-là, les prix ont réellement chuté et aujourd'hui, on est à partir de 200-250 euros. C'est incroyable! Donc, c'est quand même devenu des, des produits qui sont simples à appréhender aussi, puisque vraiment, bon, il faut quand même avoir de l'équilibre. Il y a eu quelques chutes à la rédaction de 01 Net, mais Voilà, c'est des produits qu'on prend assez facilement en main et qui aujourd'hui, je pense, ont atteint une maturité Euh, dans lesquels on peut avoir, enfin dans laquelle on peut avoir confiance. Tous les problèmes de ces batteries qui euh, prennent feu, c'est du passé, tout ça Alors je ne suis pas sûr que c'est du passé. Je pense qu'il faut quand même faire très attention à où on l'achète. Aujourd'hui, il y a vraiment des, des, des grandes enseignes. La Fnac en a pour cinq pages, y compris avec des, des accessoires, c'est-à-dire qu'on peut changer certaines pièces de, de son mouvoy, Là, on le voit sur le dessus, il y a des petits des petits stickers qui permettent de protéger le, les carter. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut acheter. Donc, je pense que si on se tourne vers des enseignes qui vérifient les bonnes homologations CE on arrive sur des produits qui sont fiables. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une base qui est assez commune, c'est la vitesse de ces overboards, qui est limitée à 10 à 15 km h l'autonomie, environ 15 à 20 km, 20 km d'autonomie, on est plutôt sur 15 à 18. Et, euh, et surtout, en fait, c'est le problème, c'est ce que j'ai envie de dire sur ces overboards, c'est ce qu'on voit là à l'image, c'est les contraintes d'utilisation. C'est-à-dire que c'est très bien, on s'amuse un temps avec, c'est vrai que ça a fait le buzz, c'est rigolo, c'est simple, mais c'est simple sur des sols qui sont lisses. Descendre un trottoir, ça commence à. ça le fait. C'est-à-dire que quand on prend de l'élan, on peut descendre du trottoir parce qu'on a une certaine vitesse qui fait qu'on franchit la petite marche. Pour le remonter, c'est pas possible. Donc là, il faut se baisser, porter la dizaine de kilos de la chose passer son trottoir et repartir. Oui, parce que si on se baisse pas pour prendre l'overboard et qu'on essaie de monter le, le, le, le trottoir, là, on tombe. C'est la chute assurée. La chute assurée. Ouais, on est d'accord. Attention, il faut pas sous-estimer la dangerosité de ces produits. Exactement. C'est, on, on peut avoir des accidents qui peuvent être alors rigolos pour certains si voilà. on, on tombe on comme ça, se mais, très mal. Et on peut se faire très très mal. Là, exactement. Hein. Parce que comme on a ses deux pieds immobilisés sur l'overboard, on, on est parti au moment où il s'emballe, soit on part en arrière, soit on part en avant, et du coup. Même si on n'a pas un sol qui est du coup lisse et qu'on mmh. se retrouve confronté, ne serait-ce qu'à un petit caillou qui vient se mettre sous la roue, c'est tout de suite le déséquilibre. On a du mal à, à se récupérer et ça peut être des chutes qui peuvent faire mal. Oui. Et on, en plus, on se dit 10-15 km/h, mais c'est très rapide. C'est très rapide. Quand on est piéton 10-15 km/h, regardez un coureur qui court à 15, euh, ça commence ouais. à être costaud. Donc autant vous dire que là, si ça. on chute, ça peut faire mal. Quelle est la distance Parce que c'est vrai que la question qu'on peut se poser aussi, c'est voilà, je ne sais pas, moi j'habite euh, en plein cœur de Paris, euh, je dois euh, traverser une partie de Paris pour aller à mon travail euh, bon alors sans parler des, des, des contraintes météo oui. <rire> en ce moment à Paris c'est pas forcément hyper facile mais combien de kilomètres on peut parcourir avec ce genre de produit Alors Je pense qu'il vaut mieux se garder une marge de sécurité. C'est-à-dire que quand les constructeurs annoncent 15 à 20 km d'autonomie, il faut quand même se garder la marge parce qu'elle ne tient souvent pas compte du relief, du poids de la personne. C'est-à-dire que si on a des chemins qui sont en montée, si on pèse une centaine de kilos, parce que c'est le poids que supporte ces appareils, forcément l'autonomie sera un peu moins importante. Donc il faut se garder une marge. Donc 10, 15 km, vraiment, je pense que c'est le max en étant sûr d'avoir un point de charge à l'arrivée. Parce que sur un overboard, quand il sera à plat, il faudra le porter ouais. On ne pourra Là, pas voilà. continuer d'avancer comme on, on pourrait va. le faire avec, avec une trottinette par exemple ça se recharge vite ce genre de produit ça se recharge assez vite alors vite c'est une heure pour les meilleurs modèles où il euh, y a eu un vrai travail de fait et euh, pour les capacités de batterie, batterie pardon, qui ne sont pas très très grosses Et ça peut aller jusqu'à deux heures et demie trois heures Euh, donc ça, c'est pour les overboard, pas forcément franchement à conseiller. On est plus dans le gadget. et C'est du le gadget. Jouer, hein, ça, en dire. fait, euh, voilà. moi, j'ai une fille qui a 12 ans. Elle adore ça. Elle voilà. adore. Elle en fait dans, dans, enfin, dans la cour. Voilà. Elle oui, se déplace sur le trottoir. Elle est légère. Mais dès qu'on va vouloir envisager de, vraiment de prendre la route, c'est de, de, de se déplacer pour rejoindre le travail, c'est plus compliqué. Il y a les segways aussi. Il y a les segways, exactement. Donc euh, ça, c'est les Plus gros produits qui sont effectivement qui utilisent la même technologie. Je me penche vers l'avant pour avancer. Je tire vers l'arrière pour me stabiliser. Sauf qu'il y a un guidon. Enfin et alors Et Là, guidon. par contre, on est beaucoup plus stable. Là, ça ne pose plus aucun problème de stabilité. On se tient. On est beaucoup plus à l'aise. Il y a des versions qui sont avec des, des, des supports un petit peu plus courts qu'on cale entre les genoux. Mmh. Donc là, on a un petit peu plus l'impression d'être proche des sensations du ski. Donc, on utilise un petit peu plus. Ça stabilise aussi un petit peu plus. Et là, on arrive sur des modèles avec des plus grosses roues. Et encore une fois, là, cette fois-ci, on pourra monter les trottoirs ça coûte plus cher. Et ça coûte plus cher. Là, on commence à avoisiner. Sur les overboards, c'est vrai qu'on est maintenant à 250 et plus. On sera plutôt à partir de 800, 1000 euros sur, euh, sur, les, sur les gyropodes, voire 2300 euros pour les plus puissants. Alors peut-être en avez-vous croisé après les overboards euh, un, une espèce de, de un truc rigolo, un ovni, une espèce de roue Sur lesquels on, on montre, on, on met ses pieds de chaque côté et c'est parti. On en voit de plus en plus en Paris, Exactement. notamment. C'est ce qu'on appelle les roues électriques, c'est ouais, comme ça que ça C'est ça, Solo Wheel. Enfin, voilà. La marque qui revient souvent en, en tête, c'est Solo Wheel parce que c'est une des marques qui, qui est leader parce qu'elle a des, des mmh. modèles très puissants. Les, les roues font 1500 watts, donc du coup, elles sont toujours bridées à 25 km/h parce que ça, c'est la limitation, puisque au-delà, il faut d'autres conditions de circulation. Donc elles sont toujours bridées à 25 km/h, mais euh, elles offrent tellement de couple que finalement, quel que soit le relief de la route, on sait qu'on va pouvoir franchir le, le franchir un trottoir franchir une montée donc voilà. Le modèle qu'on voit là à l'image, c'est l'Inmotion V3 qui a la particularité d'avoir deux roues parallèles et donc de faciliter l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on se sent un tout petit peu plus stable, mais attention, il faut quand même avoir vraiment pris le coup de main, si je puis dire, même si elle se cale entre les jambes, parce que c'est, euh, là encore une fois, assez euh, casse-gueule, casse voilà. <rire> J'osais pas le dire, mais c'est y voilà, assez casse-gueule. Là on, on le voit, ça, voilà, comprend. Dès, dès que les reliefs de la route sont un petit peu plus compliqués, euh, c est, c est, ça peut devenir dangereux aussi. l'avantage y de ce genre de produit, c'est quoi C'est donc la rapidité la rapidité, l'agilité, voilà. vraiment. C'est-à-dire que une fois qu'on a pris prise en main, main facile. Ah non, la prise en main est assez complexe, mais vraiment une fois qu'on a acquis le, la chose, c'est génial. C'est génial parce que la sensation est on top, peut se faufiler partout, ou... partout. On peut se faufiler partout. On peut s'arrêter. On peut limite virer à plat. Euh, c'est on s'arrête, on tourne et on repart. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est génial. Pour le, le critère d'achat, il faudra privilégier un carénage euh, qui ne soit pas trop bas, donc des, gros, des roues plutôt grosses. Pour monter, franchir bon des obstacles. Obstacle. Voilà, exactement. Donc généralement, 14-16 pouces. Veillez à ce que ce qu'on appelle la garde au sol ne soit pas trop basse pour monter oui. sur les trottoirs. Euh, Privilégiez aussi les modèles, idéalement avec des, des petites euh, poignées comme, pour l'utiliser comme un trolley. C'est-à-dire qu'elles ont une assistance piéton on m'a vu chuter je crois elles ont une assistance euh, piéton on va le garder pour le zapping c'est agité c'est bien c'est très bien euh, pour euh, tout simplement bah, pousser, le, pousser sa, sa, sa roue euh, comme on le fait avec, euh, avec un trolley une valise donc voilà donc, là une nouvelle fois on va être sur des autonomies assez proches les batteries sont dimensionnées de façon mm -hmm. à ce qu'on ait à peu près 20 km h de vitesse là on peut quand, peu quand même envisager de... traverser euh, une partie d'une ville exactement sur, ah, les, ah oui, là, sur les trottoirs là, sans complètement... aucun problème. parce que c'est discret c'est à dire que même voilà. si on doit prendre, faire 5 km pour prendre le tramway Parce qu'on est un peu loin, ou aller chercher son bus, le porter, le caler dans un coin, puis redescendre, oui, c'est complètement jouable. envisageable. Complètement ouais. jouable. Ça coûte plus cher qu'un overboard. Ça revanche. coûte plus cher qu'un overboard. parce que je disais, c'est à partir de 600 euros et on va jusqu'à, pareil, 800, 1200 euros. C'est voilà, pas, euh, pas un investissement anodin on ouais, va dire Exactement, hein. 2100 euros pour la plus puissante des modèles euh, solo wheel C'est euh, voilà, un beau modèle mais effectivement oui. un investissement. Avec celle là l'avantage c'est que vous vous envolez hein, tout ouais. simplement, vous faites comme ça avec les bras <rire> et vous y êtes euh, Alors on a parlé des overboards, on a parlé des roues électriques, maintenant le classique c'est la trottinette électrique aussi qui est en train de devenir un vrai phénomène ouais, on oui, le exactement. voit là, dans donc, les rues Il on a, on a y a de plus en plus de trottinettes électriques alors cette fois-ci il y a un peu deux catégories, il y a la trottinette 100% électrique, c'est à dire je monte dessus, je la lance, J'utilise une gâchette pour accélérer ou alors des mouvements sur le guidon. Donc pas pour besoin de le faire. donner une impulsion. Il n'y a plus besoin ensuite de, de repousser en fait avec le pied, de, de faire ce, ce mouvement, de, le, le petit coup de patte qui, qui permet d'avancer. Euh, et il y a le modèle à assistance électrique mais qui va être en fait un prolongateur donc on a testé un modèle qui était la, la Fly, Flyped ou quelque chose comme ça j'ai perdu mon... Euh, Smartped alors, de, Fly, de Flyclay et qui était un modèle où je donnais une impulsion et elle se prolongeait, là celle qu'on voit à l'image c'est un modèle qui est très intéressant puisque c'est un modèle qui s'appelle City Carbon qui a la particularité d'être très légère elle ne pèse que 6 kg sachant que la concurrence est plutôt aux alentours de 10-12 kg puisque forcément il y a une batterie Donc là, vraiment, il y a, il y a une belle performance. Et, euh, et alors, le poids est important parce que quand on veut se balader, parce qu'évidemment, y on a toujours une partie de notre trajet où on ne pourra pas faire de la trottinette. Exactement. Le métro, le tram, etc. Et il le fait qu'elle qu ne porter. pèse que 6 kg c'est un, un atout. C'est un atout. Exactement. Donc, euh, donc ça, c'est un produit que je vais recevoir très bientôt en thèse, donc on va on va vite euh, vous donner un point de vue plus, plus, plus précis là-dessus sur 0,1 net, mais euh, grosso modo il y a la Citybug qui est aussi un mmh. très bon modèle Citybug 2S qui est un modèle performant, 20, pareil, une vingtaine de kilomètres d'autonomie, 18 plus exactement, 22 km/h de vitesse de point, donc on la voit là l'image. Ce qui me dérange plus un petit peu sur ce modèle, c'est que même pliée, elle prend un petit peu de place, mais ouais, en revanche, bien. elle est extrêmement fiable. C'est-à-dire qu'elle est un peu grosse, mais la sensation de conduite est, est très très bonne, vraiment. Voilà. Euh, le prix, ça coûte combien une trottinette Alors technique. le prix, on est euh, sur du 800 euros pour le modèle Citybug dont je parlais mmh. et 1300 euros pour le modèle City Carbon qui a l'avantage d'être légère. Donc. Mmh. Euh, donc encore une fois, on se rend compte, hein, 800 euros, c'est quand même une sacrée dépense. Ouais. Hein. Et il y, y a des grandes enseignes, juste pour terminer avec ce produit, qui se lancent encore une fois. Je parlais de la Fnac tout à l'heure, on est sur du Décathlon avec 600 euros pour la Kix Click 5. Que tu as eu en main Que je vais avoir en main. D'accord. Euh, on enchaîne avec les vélos électriques aussi, pourquoi pas euh, Très sympa hein, les vélos électriques, encore une fois, là, de plus en plus de choix. Ouais. Euh, on, tout à l'heure on va évoquer la roue électrique mais côté vélo il y a, y a plusieurs modèles et, et du VTT au vélo de course on trouve maintenant de l'assistance électrique sur, sur pratiquement tous chose. les modèles ouais. moi j honnêtement j'adore le vélo électrique beaucoup de personnes me disent oh, c'est un truc de feignant et en fait pas du tout enfin, c'est vrai que ça facilite grandement <rire> les choses là juste à l'image pour faire bref on avait eu ce fameux vélo de course c'est parce que c'est d'actualité avec ce moteur truqué qui, cette année, va être dans l'œil de, de, de, de la Fédération pour, la, pour tout ce qui est cyclisme. Et ils vont utiliser les caméras thermiques pour veiller à ce que les coureurs n'utilisent pas de moteur dans le cadre. Donc ça, à retrouver aussi sur 01 net TV. Il y a toutes les infos là-dessus. Le, ce qui est sûr, c'est que le, ce moteur électrique apporte un atout indiscutable. Maintenant, euh, d'avoir cette assistance, c'est aussi de... de, de étendre ses limites. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait couper l'assistance, on va se retrouver avec un vélo un peu lourd, de, de à peu près 20 à 25 kg, euh, un petit peu moins pour ceux qui ont fait des efforts sur les matériaux utilisés, mais on ne pourra du coup se solliciter physiquement. Et le fait d'avoir ce moteur, eh c'est aussi le, la possibilité de partager plus de plaisir finalement, d'être novice et de, de rouler avec des personnes qui ont un petit peu plus d'expérience, du coup, de, de, de se dire, bah tiens, je vais me greffer dans un peloton ou partir avec des amis, faire pourquoi pas 50, 60 les km, physiques exactement, euh, pour exactement. se faire 50 km ouais. à vélo. Moi, je, je me, me suis retrouvé à, enfin, j'ai un GPS vélo, du coup, je me suis retrouvé à, à me planifier des itinéraires de 60-80 km. Jamais j'aurais fait ça auparavant. <rire> <rire> je sais pas, il y, y, y a des gens qui se moquent de, de ça, vrai. mais je, je comprends pas pourquoi euh, ju juste une chose là encore les prix Le vélo électrique, si on tape dans quelque chose d'assez correct. Très bien. Ça va. Ça, ça dépasse les 1000 euros sans oui, aucun problème. Hein ouais. On démarre, On va démarrer sur des produits à 6 700 euros. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles, des pliants, des. Enfin, parce que c'est pratique, le, le côté le vélo qui se plie, mmh. on peut le mettre dans le coffre, partir à sa maison de vacances ou ce genre de choses. Donc ça, c'est très bien. Euh, moi, je recommande surtout de veiller à la qualité des cadres parce qu'on est sur un vélo électrique. Euh, il faut quand même faire un peu attention et pas hésiter oui. à les essayer en magasin. Bien souvent, il y a des pistes cyclables à l'extérieur pour, pour tester un petit peu les vélos. Euh, on est, ça peut aller très très loin avec le modèle qu'on voit à l'écran, qui est, alors non, du coup, on a rebasculé sur le VTT. Là, on est plutôt sur du 2000, 2300 euros. Mm -hmm. Si on veut avoir quelque chose de suspendu, qui puisse être un petit peu, euh, un petit peu fiable en forêt. En l'occurrence, là ici, c'est un modèle Focus, une marque allemande. Oui, il monte à une vitesse voilà, des, que j'ai des... testé Et c'est vraiment génial. Vraiment là, avec un petit moteur 250 watts, euh, car en tout cas, en l'occurrence, c'est un moteur Bosch, donc c'est c'est un truc qui est fiable. On peut vraiment vraiment se faire plaisir, c'est-à-dire qu'on peut euh, oui, oui. sortir des sentiers tout ça, exactement. C est, c est Et ça, c'est sans trop s'épuiser aussi. C'est ça qui est voilà. euh, qui est formidable. Donc 2300 euros plutôt pour cette gamme de vélos, mm. ça peut aller bien au-dessus, 4 5000 si, oui, oui. si on y ajoute euh, tout plein, de, tout plein de, de, de, de, de critères comme suspension à l'arrière, etc. Et alors le must, c'est ce qu'on voit du coup maintenant, le Stromer ST2S qui est le modèle euh, par excellence, la Rolls-Royce, un vélo connecté à son smartphone. Je définis mes critères d'assistance, je les envoie au vélo et ensuite je pars pour à peu près euh, une centaine de kilomètres d'autonomie. Ah ouais Et là, je vais jusqu'à 45 km h Et test à l'appui, c'est assez bluffant. Ça De faire date, le 0 à 45 top. en 4 secondes, <rire> c'est assez incroyable. Exactement. C'est-à-dire que là, tu, tu, mets, tu mets par terre tous les, tous les scooters. À les 50, euh, ils ne comprennent pas. Bon. Ils, voilà, c'est ça. Donc, euh, des conditions. Agolo. Parce que c'est un Il vélo coûte combien, moteur. combien celui-ci, là 9000 euros. Ah Ouf Qui voilà. Ah 9000 euros. Euh, on va terminer, puisqu'on commence à s'envoler du côté des prix. Euh, après le vélo électrique, la prochaine étape, c'est la moto électrique. Tout à fait. Et euh, on commence à avoir des modèles de moto électrique. On a, alors, c'est vrai que c'est la moto électrique, c'est pas quelque chose qui est nouveau, nouveau, mais ça a frustré un peu. Il y a des peu. scooters électriques Il y a des aussi. scooters électriques, tout à fait. Et puis, c'est juste que quand on est motard, on aime avoir le bruit, on aime avoir des sensations. Et là, moi, j'ai testé la 0S et qui est un modèle dédié aux utilisateurs, enfin, aux conducteurs de 125 cm3. Donc, détenteurs permis B ou formation qui est maintenant obligatoire pour avoir ce genre de moto. Et quand même, avec cette moto-là, ce qui est très, très fort, c'est qu'on fait le 0 à 100 en moins de 6 secondes voire un peu moins euh, si, si on est décidé à y aller un peu franchement et que, et que la route le permet. Euh, et c'est du coup beaucoup de sensations, euh, beaucoup de, de disponibilité du couple et donc du coup une forme de sécurité euh, qu'on n'a pas avec un 125 parce qu'il y a du répondant. L'insécurité elle vient du fait que ça ne fait pas de bruit et du coup on ne nous entend pas. Voilà, donc il faut être deux fois plus vigilant sur ce genre de moto et euh, être disposé surtout à payer 16 000 euros. Voilà, 16 000 euros, mais elle est complètement connectée. Hein. Je crois qu'on peut interagir avec son smartphone. Exactement. Et des comme le ça. smartphone, en fait, permet de configurer le mode parce qu'on ne l'a pas cité, mais sur les vélos, c'est la même chose. On a différents modes d'assistance mm -hmm. qui permettent soit d'opter pour une assistance importante En, en réduisant l'autonomie, oui. ou d'opter pour une assistance un peu moins importante en privilégiant, en privilégiant cette fois-ci le, le, le kilomètre qu'on pourra parcourir. Voilà, c'était intéressant et important de faire un point sur voilà, tous ces objets maintenant qui nous permettent de nous déplacer grâce à l'électrique euh, pour aller plus rapidement d'un point A à un point B. Merci beaucoup. De rien. David. Euh, et si vous êtes passionné par ce sujet, je vous invite à aller sur zéronet.com. Euh, voilà, une multitude d'articles vous attendent de tests de, de ces overboards, de ces trottinettes, de ces vélos, etc. Merci beaucoup. Merci. David Nogara, donc. Et euh, vous restez avec nous. De quoi je me mêle, à suivre dans un instant. Et ce sera avec Victor Jakimovic, bien sûr. A tout de suite. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et TV François Sorel. Merci d'être là. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Euh, je vous souhaite un bon week-end euh, et puis, euh, bien sûr, vous savez, vous pouvez retrouver de quoi je mets en version audio sur rmc.fr et la version vidéo sur Zero net TV. Une petite dose de Victor Jakimovic la dernière avant les grandes vacances et avant de le retrouver à la rentrée. Et bien que vous savez quoi Vos désirs sont exaucés. Victor, bonjour. Salut François. Et Victor, pour cette dernière, on va être euh, évidemment en plein nomadisme, une petite sélection de produits high-tech. Nomadisme, ouais. donc forcément vacances, histoire d'augmenter ouais. voilà, la batterie de votre smartphone. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi Enfin, plein de petits trucs comme ça, euh, pouvoir stocker vos photos, etc. Et on va commencer par le kit Mobigo. Mobigo. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Mobigo, c'est ce truc-là que vous trouverez, je pense, pas cet été, mais à partir de la rentrée euh, dans les bureaux de tabac et autres lieux du même genre. Alors, Mobigo, c'est un petit dispositif. Oui. Qui Alors. est équipé d'une prise Android ou iOS, donc la Lightning ou micro USB, et des canettes. <rire> des canettes. Qu'est-ce que c'est que ce truc De recharge. Eh bien, qu'est-ce que c'est C'est tout bêtement Mais le franchement, moyen. Franchement, vous savez quoi Ça fait quand même quelques années qu'on fait des trucs ensemble. Là, vous m'épatez, parce que je ne sais pas du tout à quoi pour servir ce truc-là. recharger votre téléphone Tout simplement. Tout bêtement. vous C'est une canette de recharge vous électrique. Vous achetez une canette au tabac, hein, grâce à ce petit dispositif qui contient tout le système de gestion électrique. Vous mettez l'un sur l'autre, vous rentrez le tout dans votre téléphone et vous récupérez. Vous récupérez de 1 à 4 heures d'autonomie. D'accord, donc c'est une petite, une petite, comment dirais-je, une petite réserve d'énergie. C'est une, une espèce de pile non rechargeable. Là, hein, ah oui, oui, oui. Non rechargeable. Voilà. voilà. Et Vous ça achetez. Ça va nous donner quelques, quelques heures d'autonomie. En entre 1 à 4 heures suivant l'utilisation, ce qui, quand on est en panne, est toujours bienvenu. Alors, ce truc est en vente déjà aux États-Unis, est en vente déjà. Euh, en Israël, où il a été inventé, euh, est en vente en Angleterre. Euh, pour le moment, n'est pas en vente en France. C'est prévu d'ici à l'automne. La... Ça vaut 7 euros le kit oui. des deux objets, oui. donc le connecteur et la canette de recharge. La canette de recharge, elle euh, vaut 2,99 euros, 3 euros la canette, Bon, donc à chaque fois on n'est pas obligé de racheter le petit adaptateur. Non, on on ne rachète que la canette. On ne rachète que la canette. D'accord. Et donc c'est un système. Alors il euh, y a une appli qu'on peut trouver sur Internet très facilement, qui est l'appli Mobigo, et qui montre où les produits sont disponibles. On voit pour ceux Alors. qui regardent que le produit est actuellement disponible en Angleterre, et on a l'adresse de où est-ce que je le trouve, etc., etc. – En France, c'est un peu plus compliqué, visiblement. Euh Les Allemands, a priori, vendent déjà ça, mais personne n'a encore rentré les adresses, me dit mon correspondant, que je veux bien croire. En France, je vous confirme que ceci doit être l'un des rares, sinon le seul exemplaire. Mais bon, souhaitons-lui du succès, parce que c'est pas idiot. Après on se dit bon est-ce que ça a du sens par rapport au power bank qu'on peut qu'on qu peut oui, avoir tout le temps. Oui mais quand vous n'avez pas de power bank ah oui, tout oui, le temps sûr. sur soi oui, oui. quand Bon, c'est un moyen de bon Pourquoi pas? Mobigo euh, avec deux œufs. On reste toujours dans l'énergie dans euh, oui. qu'on peut emporter. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce truc-là, c'est un power bank, justement. Oui. mais c'est un, une matraque aussi, non? C'est un beau power bank. Oh, c'est une... un power bank <rire> matraque, les amis. Un power bank éventuellement matraque avec trois USB, oui. donc on peut recharger. Trois produits simultanément. Ce à mon on, avis, on a du jus là. Hein. Ce qu'on peut faire, d'autant plus facilement qu'on a 18 000 milliampères, ce qui est beaucoup. Donc, ce power bank, on va pouvoir l'accrocher au sac à dos, à la ceinture, etc. Ce power bank est également une lampe électrique, une torche. Voilà qu'on voit là qui marche. Hein, voilà. C'est également si on appuie deux fois. Un éclairage pour la tente, un petit éclairage d'appoint. Et si on appuie trois fois, c'est un gyrophare... Euh... — D'accord. Pour qu'on puisse être repéré, par Donc exemple, voilà. Le power en fait bank amené en rando, amener amené en, en, à la campagne. Enfin bon, sous l'attente, c'est tout à fait bien. — 18 000 mAh, euh, autant vous dire qu'on peut recharger... Euh, — C'est beaucoup. Euh, — Cinq, 5, 5 fois euh, un, beaucoup. un gros smartphone. — Alors le problème de ce ZAG... Power Amp, le nom de ce produit est Zag, Z-A-G, qui est une boîte américaine importante. Le prix de ce Zag, 100 euros. Il est clair que c'est relativement cher. Mais mais ça a l'air costaud en plus. Pesez-le, tripetez-le. C'est en métal, c'est en alu. C'est du costaud. C'est du costaud, euh, très bon produit, euh, parfait. Rien à dire. On enchaîne Victor avec euh, Mofi. Alors Mofi, c'est une, une boîte qui est spécialisée aussi dans le stockage d'énergie. Ils ont notamment des petites coques euh, avec batterie intégrée euh, pour les iPhones, pour les Galaxy, etc. Qui sont d'ailleurs parmi les mieux faites. C'est vrai, hein, euh, <rire> il faut le dire de ce genre de choses. Euh, eh ben, on a ici une très belle batterie qui existe dans des couleurs comme l'or rose. C'est rigolo, on dirait, une mini tablette, en fait. Oui, Victor, on va bien Donc oui, oui, tout, tout à fait. fait. Ce, euh, oui, J'ai l'impression que Victor s'était endormi d'un coup. Cette là, batterie, là, non. non, non, cette batterie, <coughs> ah, Victor, euh, fait 15 000 milliampères et elle a une particularité, elle coûte une fortune, mais elle a une particularité intéressante. C'est-à-dire... Je connais, grâce à mon smartphone, L'état de charge ah, de la batterie. Ouais. C'est une batterie qui est connectée, c'est un power bank connecté. Mais est-ce que ça ne consomme pas beaucoup d'énergie le fait qu'elle soit connectée comme ça bon, Ça consomme quand je l'appelle. Quand je ne l'appelle pas, elle ne consomme pas. Donc elle me renseigne sur l'état de charge de mon smartphone. Elle me renseigne sur l'état de sa charge à elle, y compris quand je suis en train de la charger. – 15 000 mAh. – 15 000 mAh, elle existe dans les couleurs gris sidéral, argent, or, rose, donc on voit qu'elle est la cible visée. Euh, et elle vaut, elle, par contre, relativement cher, 160 euros. Ouais. Ceci étant, est C'est rare les batteries connectées, hein, comme ça. C'est la si... seule à ma la... connaissance. Oui, ouais, c'est étonnant. C'est pour ça que je l'ai amené, d'ailleurs. Voilà, MoFi, donc, qui innove. On enchaîne avec euh, Zag. Zag, Zag Pocket Keyboard. Voilà, le Zag Pocket Oula, Victor, Larouche, je suis sûr que vous allez me sortir un petit clavier euh, démontable. Bravo, avec, voilà. bien vu, devinez. Le Zack Pocket Keyboard est un tout petit clavier pliant. L'intérêt, on colle sa tablette, on colle son smartphone. Voilà, il est connecté, bien entendu, en Bluetooth. C'est simple, c'est rapide, c'est pratique, ça ne tient pas de place. Hein In the pocket, très facilement. Et donc, pour partir en rando avec son téléphone taper oui, oui. un peu mieux, ou avec son quelque chose mini, oui. sa tablette mini classique, c'est tout à fait bien, c'est bien fait, et c'est plutôt moins cher que les produits que j'ai déjà pu présenter, qui ressemblaient à ça, puisque ça vaut 70 euros. Ça fait penser un petit peu au, au clavier LG, là, qui euh, se pliait comme ça dans qui, tous les sens. Qui se roulait, ouais, qui, qui s'appelait le Roll quelque chose. Voilà, c'est ça, oui. Euh... – On enchaîne avec Toshiba. Euh, Toshiba qui, vous le savez, est un spécial de, de, spécialiste de tout ce qui est mémoire aujourd'hui. C'est vrai que petit à petit, Toshiba voilà, se, bah se voilà. recentre Alors, sur voilà. on D'ailleurs, on dit, dit qu'il y a deux fabricants de disques durs. Je l'ai moi-même proféré euh, sur ouais. cette même, ce devant ce micro. C'est pas tout à fait vrai. Toshiba continue à faire mmh. des disques durs. Mais c'est vrai que l'activité Toshiba diminue, mais Toshiba c'est quand même l'un des inventeurs de la mémoire flash, il ne faut pas l'oublier, et ils ont une gamme de petites bidouilles dont l'intérêt n'est pas toujours évident, mais qui peuvent être, euh, qui peuvent s'avérer sympa. Sympas. Donc ainsi celui-là par exemple, c'est une petite carte ouais. euh, SD, s flash, une petite carte SD qui donne, apporte la Wi-Fi aux appareils qui ne l'auraient pas. C'est pas le premier, hein. Il, y en a, il y en a eu. Exemple, j'ai, euh, je sais pas moi... Euh, un, un vieil appareil photo. Un, voilà, un vieil appareil photo, un vieil ordi qui n'a pas de Wi-Fi, qui date de 1938. Eh ben voilà, avec ça... Mais sa... il faut qu'il ait un port SD. Il faut qu'il ait un port SD, ah, sinon oui. je peux mettre une clé USB SD, ça existe, un adaptateur USB Mais SD. C'est vrai qu'on se dit à quoi ça sert, parce qu'aujourd'hui la plupart des produits ont, ont du Wi-Fi. Aujourd'hui. N'importe quel smartphone, n'importe quel appareil photo numérique parce que c'est ah oui, quand même voilà. d'abord et surtout mais bon c'est comme ça. une boîte qui fait ça aussi d'ailleurs qui était spécialisé dans les cartes mémoire qui s'appelle ITV. tv euh Hi uh, quelque chose voilà, il faut ça. le nom qui ouais. est absolument qui est la boîte la plus connue du genre. Même même genre de produit qui m'a amusé, il apporte le NFC aux appareils qui ne l'auraient pas et qui acceptent la carte SD pourquoi pas, c'est oui. pas idiot, ça existe, mais c'est le genre de truc dont on parle jamais et qui, oui, oui, dans si certains si cas, peut, peut oui, voilà. intéresser des gens si et si rendre service. Si on a un appareil photo qu'on aime beaucoup et qu'on veut transformer en NFC, bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Sans doute que ça doit avoir un intérêt. Il hein. y a des gens qui... Autre appareil, autre système qui m'a amusé chez Toshiba, ce couplage, ce couplage d'un dongle euh, USB oui. et d'un d'ongles mini-USB, mini micro-USB, micro USB qu'on ouais. va mettre sur son smartphone, par exemple, et qui permettra de faire communiquer sans fil, les deux, et sans se prendre le chou, parce que ouais. ça existe aussi, mais parfois en se prenant le chou, les deux, pour transmettre le paquet de photos, le que sais-je, du télé-smartphone à l'ordinateur portatif. Donc j'ai un PC J'ai un smartphone, je branche sur le smartphone le petit truc là, sur le PC le petit machin là, et ça va transférer les données de l'un vers l'autre. Tout seul, à toute allure, très vite. Bon, c'est pas idiot. Et ça coûte combien, tous ces petits gadgets-là Oh, ça vaut... Ouais, mais bon, je sais, on parle d'argent, ouais, on va parler d'argent ouais. entre nous, Victor. Et puis, et puis le petit dernier, là, qui est, qui est l'équivalent de l'adaptateur micro USB pour communiquer, oui. mais en Lightning l'iPhone. En Lightning, destiné à l'iPhone. D'accord. Et là euh... ils en mettent qu'un. On met quoi sur le PC Ah ben on achète celui-là. Ah, euh... ils sont malins chez Toshiba. Ah bah, oui. Ils vont moins bien, mais ils réfléchissent eh... hein, au niveau marketing ouais, quand même. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Bon Victor, on termine avec. Euh, c'est quoi le PK Paris Casque Alors PK Paris, c'est une boîte que j'aime beaucoup, c'est oui. une boîte parisienne comme son nom l'indique. Que vous nous aviez présenté l'année euh, dernière. Déjà. Qui reçoit en permanence des grands prix de design pour des clés USB qui sont toutes très bien faites. Mon porte-clé est une clé USB de chez eux. Euh, et là, ils ont sorti ce petit objet, ce petit objet <rire> qui est en réalité un voilà. conteneur... Enfin, maintenant qui est cassé, hein, puisque... Vous non, non, non, il ne peut pas casser, je l'ai juste ouvert, qui est un conteneur pour des petits écouteurs individuels. Donc, chaque écouteur est indépendant, il n'y a pas de fil. Tout ça fonctionne en Bluetooth avec mon smartphone. Euh, ça marche particulièrement bien. Il y a un système pour faire en sorte que ça tienne bien à l'oreille. J'ai pas compris, Victor, excusez-moi, mais c'est quoi C'est une oreillette Bluetooth C'est une oreillette Bluetooth. Ah non, mais d'accord, on peut en mettre deux. C'est une d'oreillettes donc... Bluetooth. Et là, ça devient des écouteurs stéréo. Et ce sont des écouteurs stéréo. Avec réduction de bruit. De bonne, quali de bonne qualité, réduction de bruit passive. D'accord. De bonne qualité, euh, très efficace, de bonne qualité. Ils ont été testés par un labo... Qui est le Augmented Acoustic Lab, qui les compare en qualité au Bose QC20. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Le croyet confort est plutôt un bon produit. Absolument. Euh, ça, ça vient de sortir, là, ces sorties-là. On peut changer la couleur et mettre du rouge ou du bleu. On change les diamètres des embouts, etc. PK Paris Casque, ça s'écrit a s, -S q De toute façon, je ne suis pas sûr que le Robert serait d'accord, mais bon, <rire> on s'en fout du Robert Oui, fois. surtout là, voilà, dans ce cas-là. 5 heures d'autonomie mm -hmm. sur les petits écouteurs. La boîte d'alimentation et de rangement permet d'avoir 8 heures de plus, donc 13 heures donc au y total. Donc il y a une batterie dans la boîte. Il y a une batterie dans pas la mal. boîte, ouais, ouais. Hein, avec son chargeur USB et le fil qui va bien. C'est pas mal, mais il ne faut pas en perdre une, quoi. Bon, il n'y a pas de raison qu'on les perde, mais si on les perd, euh, y il y, y a un petit dispositif, il y a un petit dispositif d'appérage avec le téléphone ouais. qui permet de le recharger, enfin, de le oui. rechercher, Et de le repérer avec son comme smartphone. Comme si c'était un tracker, en fait. Voilà, comme comme tracker, si... euh... exactement. D'accord. Donc eh ben, voilà, écoutez, voilà, un petit produit bien déjà sympa. C'est ça euh, Ça vient de sortir. Là, c'est c'est l'actualité qui fait en sorte que j'ai eu envie. De, de parler d'eux. P.K. Paris S casque, Victor. Absolument. Bon, vous savez quoi, Victor, maintenant Je vous laisse partir vers votre chère Bretagne. Et on se revoit quelque part vers l'IFA, Berlin. et oui, ça sent Berlin déjà. Bon, on n'y est pas encore. On va passer de bonnes vacances et puis on se retrouvera bien sûr à l'IFA de Berlin tout début septembre. Euh, merci, Victor. Eh bien, salut, François. et Bonnes de... vacances. À <rire> vous aussi. Et à tous. Et de quoi je m'allais terminer. On ne sera pas encore en vacances puisqu'on sera là la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Très bon week-end à vous toutes à vous tous, et à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.